Ah, qu'il y a tellement de passages précieux dans la parole de Dieu. Il y avait des centaines d'options et donc c'était facile de s'y perdre et de prendre des heures et des longues heures que j'avais pas pour préparer euh, l'enseignement ce matin. Mais la clarté que Dieu m'a donné en tout cas, je, je, je pense que Dieu m'a inspiré dans la préparation parce que C'est devenu très clair dans ma tête. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, voilà. J'espère vous transmettre ma prière ce matin, c'est de vous transmettre cette clarté-là. Euh, on va regarder plusieurs passages, puis j'ai comme à cœur de prendre le temps de les regarder. J'espère que vous avez vos bibles pas loin, parce qu'on va euh, on va lire ensemble ce matin. Puis euh, j'espère que Dieu va vous bénir autant que autant que ça a été le cas pour moi. On va commencer par un, un, un passage d'introduction dans Apocalypse. Hein, des fois Apocalypse ça fait peur un peu comme livre, mais il faut garder nos yeux sur la cible. Si on si on pense pas à la finalité de la chose, des fois on dirait qu'il manque il manque une compréhension, il manque un axe de compréhension. Fait qu'on va regarder euh, pour introduire tout ça Apocalypse 7. Donc, euh, Apocalypse 7, on va lire euh, 9 à 17 plus précisément. Toujours dans l'optique de, de, de se projeter un peu sur la finalité. Apocalypse 7, 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis, assis sur le trône et à l'agneau. » Les chants ont bien introduit, l'agneau y mollit. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur faces devant le trône et ils adorèrent Dieu. » en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, « Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Exactement ce qu'on discutait juste avant que Philippe mentionnait. Exactement ce point-là. « C'est pour cela qu'ils sont de, devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. Ah, » C'est une bonne nouvelle, vous trouvez pas? Donc, on va célébrer l'agneau qui vous conduit aux sources des eaux de la vie. Bon, là, je suis un peu fatigué, là, la conséquence ce que je vous disais tout à l'heure, donc peut-être que j'arriverai pas à porter toute la joie que ça, ça implique. Mais, waouh la vie éternelle avec Dieu. Quelle merveille! Est-ce que vous voulez être parmi cette foule-là? Bien, il y en a peut-être qui se sentent un peu agoraphome. C'est toute une foule, là. Euh, je, je relis, là, le, de, de, de, que, que personne ne pouvait compter, OK? De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Hé, hey, c'est du monde! Mais cette foule-là, là, a plus faim, plus soif, plus chaud, plus de tristesse. C'est extraordinaire. Fait qu'on laisse tomber notre agoraphobie, là. Faut être là. Faut être dans la gang. Et donc, ce matin, en fait, euh, euh, dans le texte de Nombre, euh, je vois et je, je vous partage ceci, deux exhortations super claires qui, euh, qui qui sont introduites dans le texte et puis qui quand on regarde les textes reliés à la Pâque ou certains textes reliés à la Pâque, qu'on va regarder ensemble, vous encourage à accepter votre sauveur à vous exercer à la pureté devant Dieu et tout ça ben est une est une grande joie donc à quelque part un trois une troisième exhortation si on veut qui, qui sous-tend les deux autres ben c'est euh, c'est d'être reconnaissant joyeux que Dieu a tout accompli dès le commencement tout était prévu d'avance Quand au septième jour, Dieu se repose, c'est que a tout accompli. Il a tout, est, tout réalisé, individuellement et collectivement, tout est accompli. Donc, on est dans nombre, petit rappel, pour ceux qui n'étaient pas avec nous dans les huit chapitres précédents. Euh, on est à, toujours dans la, la premier le premier bloc. Euh, si je me trompe pas, qui avait introduit? Je pense que c'était Michel. Non, c'est... C'était Samuel. Excuse-moi, Samuel. Samuel avait introduit le livre des nombres. mais je devrais m'en rappeler, ça m'avait marqué que les no les nombres, c'est dans le désert, le, le, le titre en, en hébreu. Euh, donc, euh, donc on est dans, toujours dans le premier bloc, euh, dans la section où on, on va voir. bon Donc, on est dans la première part, dans, pas que dans le désert. Et ensuite de ça, bon, on, va, on va passer à d'autres blocs plus tard. Donc, euh, et puis, je vais vous afficher le texte, mais je vous invite à le prendre quand même dans vos bibles. Nombre 9, 1 à 14. Donc, on va le lire ensemble. J'ai quelques petits points à, à soulever. Puis ensuite de ça, on va aller voir d'autres euh, d'autres textes qui vont nous aider à éclairer tout ça. Donc, nombre 9 à verset 1 à 7 dans un premier temps. « L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. » Je déjà attirer votre attention là-dessus. c'est pas « je vous recommande de… » ou « non, c'est « célébrer la Pâque au temps fixé. » Premier point à garder en tête. Vous la célébrerez au temps fixé le quatorzième jour de ce mois. Entre les deux soirs, vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent, qui ont été données précédemment. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque, et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du premier mois. Entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï, les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donné à Moïse. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Un point à se rappeler, c'est que euh, lorsque, euh, d'ailleurs ça a été dit précédemment, lorsque des gens touchent à, ou tu sais, sont en contact avec un mort, ils sont considérés impurs. Donc, ils peuvent pas se mêler au peuple et, et, et célébrer la Pâque. Donc, s'il y a comme... Euh, Il y a comme dichotomie, il y a comme contradiction ici. Alors, ils vont voir Moïse et Aaron. verset 7, je compte je poursuis et ces hommes disent à Moïse "Nous sommes nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter autant fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël Ici, ils se présentent le même jour devant Moïse et Aaron. Le point ici que je, sur lequel je vais attirer votre attention, c'est qu'ils se présentent proactivement Ils dévoilent leur situation proactivement auprès de Moïse. Ils vont le voir avec l'intention de célébrer la Pâque. Puis, puis ils ne peuvent pas. Puis, entre les deux, qu'est-ce que je fais? Les deux sont à quelque part des ordonnances. On poursuit. Verset 8. « Et Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. » On va aller clarifier avec le boss on va aller voir effectivement dilemme il y a on va aller voir ça et l'éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël dis-leur si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou en voyage donc autre situation ou en voyage euh, ou est en voyage dans le lointain il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel donc il faut qu'ils fassent pareil C'est au second mois qu'il la célèbre, qu'il qu'il la célébreront, le 14e jour entre les deux soirs. Ils la mangeront avec des pains sans le vin et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, ils briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Donc mêmes ordonnance un mois plus tard. C'est celui qui est pur et qui n'est pas en voyage, s'abstient de célébrer la Pâque. Celui « Celui-là sera retranché de son peuple parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. » Ici, si j'attire sur l'attention la, sur le fait que s'ils si font pas, ils sont retranchés. Ils portent la peine de leur péché. On va, on va revenir là-dessus. « Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme pour l'indigène. Donc, tout le monde est invité. Il y a une obligation et il y a une invitation. Donc, on va aborder la première exhortation ensemble. Et pour ce faire, pour bien saisir, ce que je vous propose de faire, c'est de retourner, premièrement, de, de, de s'attarder un, un peu plus au fait que euh, Dieu ordonne, de célébrer la Pâque au temps fixé et si ils ne le font pas ben la conséquence c'est ben vous êtes retranché. Mais pourquoi Tu sais, pourquoi sont retranchés Est-ce que l'obligation de party là, je comprends pas. On va aller voir, on va aller voir en fait euh, en quoi c'est fondamental la Pâque. Puis pour comprendre ça, bien, je vous propose d'aller voir à l'institution de la Pâque dans Exode 12. On se rappelle du contexte, euh, ou en tout cas, si on s'en rappelle pas, je vous en fais un, un court récit. Euh, le contexte de la Pâque, c'est le peuple d'Israël est en Égypte, Dieu veut les sortir de là, et Pharaon ne veut pas. Et là, ben c'est la chicane, puis il y a les plaies d'Égypte, et puis on arrive à la fin, dans Exode 12, où... Euh, je vais être plus précis que ça là. exode 1 à 11 au début on va on va le regarder par morceaux et puis euh, Dieu va instaurer instituer la la Pâque qui se trouve à être l'étape finale des, des des plaies ou des des malheurs qui vont arriver à l'Égypte pour convaincre à quelque part pharaon de de laisser le peuple d'Israël sortir et puis, c'est euh, très clairement expliqué dans Exode 12. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de, de prendre le bon chapitre. Parfait. Je pense que tout le monde est là. Donc, Exode 12. « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le dixième jour de ce, de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. » Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Donc, on partage. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute l'Assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang... On en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. » Donc, on prend du sang de l'agneau et on badigeonne. On en met sur la porte. Euh, J'ai été rendu où? Merci. <rire> euh, donc, 8 Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. » Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Ici, c'est intéressant parce qu'en plus, il y a le contexte du départ, il y a le contexte de la d'être prêt à partir, d'être prêt à, à l'action. Donc, la Pâque, c'est pas juste une célébration passive. Il y a quelque chose là-dedans qui est un appel à marcher avec Dieu ou dans le sens où Dieu euh, amène chacun de ses enfants. Dieu est en train de se préparer à les sauver de là. Donc, c'est un point important. Je, con, je continue un peu après parce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels je veux je veux mettre l'en l'emphase. Euh, donc, 12-12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je ferai frapper tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Ici il y a un rappel du créateur. Je suis l'Éternel. Et puis il y a, le, il y a de parce par, de par son, ce qu'il dit, de par sa parole, ici ce qu'il ce qu'il dit, il y a la, le pouvoir, la capacité de d'exterminer tous les premiersnés, les hommes et les animaux. C'est quand même quelque chose, faut réfléchir un peu à ça là, la portée de ça. Je sais pas combien de monde il y avait euh, en Égypte à cette période-là, c'est pas mentionné il y avait combien d'habitants, mais c'est du monde là. On continue au verset 13. « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. ou le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Donc la loi la, la célébration ici, c'est une loi perpétuelle. Pourquoi? mais Parce que Dieu les a sauvés. C'est important. Verset 15, je poursuis. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranchée d'Israël. Donc, encore une fois, dès l'institution, il y a la notion de vous le faites ou vous êtes retranché C'est très tranchant, la, la Pâque, et puis on va, on va va on va en parler ensemble. Je fais un petit saut, puis je vous amène au verset 26 26 et 27, parce que c'est important qu'on se rappelle de la signification de la Pâque. Verset 26 et 27. « Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, parce que si c'est une, une, une, une alliance perpétuelle, une entente perpétuelle, bien, ça veut dire qu'il va falloir l'expliquer aux autres, des autres générations. » Donc, si vos enfants vous vous disent qu'est-ce que ça signifie exactement, la Pâque, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Donc, c'est Dieu, ici, instaure la Pâque pour rappeler qu'il les a sauvés c'est le même le même passage ou le même point qui est apporté dans deux textes jours des pains sans levain donc encore les mêmes c'est ça peut pas être plus clair les directives du pain d'affliction car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte il en sera ici afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte Dieu tend la main pour sauver son peuple si vous restez à l'écart est-ce que c'est injuste d'être retranché on peut entendre ça des fois c'est quoi c'est quoi la c'est quoi la justice pour ceux qui sont qui sont retranchés mais la main est tendue à tout le monde 1 corinthiens 5, nous dit, en fait, à travers quoi, ou plutôt qui, cette main-là étendue, comment Dieu a accompli son son plan parfait, son plan de rédemption parfait. 1 Corinthiens 5, 6, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la part? » Ici, c'est le lien avec le pain sans levain. Parce que le levain, ici, parle d'arrogance, d'orgueil, de « Non, je suis capable par moi-même. »« Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans le levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » La Pâque, ici, pointe vers Christ. L'instauration que Dieu fait de la célébration de la Pâque dans l'Ancien Testament et le, la sortie du pays d'Égypte, tout ça pointe vers Christ, qui est notre part qui molait. C'est la part tous les jours parce que Christ est là. 1 Corinthiens 11 23. On va aller en voir d'autres aussi plus tard. En fait, je vous dirais de 1 Corinthiens là, on vient de lire 5. Là, on va lire 1 Corinthiens 11, gardez un doigt là, on va y revenir. Donc, 1 Corinthiens 11, 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Donc, le sang de l'agneau. Ici, c'est la nouvelle alliance dans le sang de Christ. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Au même titre où Dieu donne la, la, la directive au peuple d'Israël de célébrer la Pâque dans le désert, on, on se rappelle là, que dans le désert, a priori, il n'y a pas nécessairement des ressources abondantes dans un désert, mais Dieu leur dit « Célébrez pour vous rappeler. » Mais rappelons-nous à tous les jours, que Christ est mort pour nous. C'est grâce à son sang que c'est grâce au fait que Christ a été immolé que vous êtes sauvés. C'est grâce au fait que Christ a fait ce sacrifice-là que vous avez accès au Père. Donc la paix, c'est l'accomplissement du plan de, de sauvetage de Dieu qui pointe vers la finalité du plan si on veut ou la qui pointe vers Christ qui est euh, qui est notre sauveur. C'est une alliance qui est perpétuelle, au même titre où Christ, qui nous a sauvés, le fait pour toujours. Mais ceux qui refusent, ou ceux qui restent en marge, bien, ils sont retranchés. Puis, dans Matthieu, euh, Matthieu 25, Jésus l'enseigne, ça. Il parle de du roi... Euh, Je, je, je veux vous en parler sans nécessairement aller lire le texte parce qu'il est assez long, mais sans le paraphraser. Donc, je, je vous lis des certains passages. Matthieu 25, euh, 31. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. » vous peut imaginer un peu la même foule dont on parlait tout à l'heure dans l'Apocalypse. « il séparera, Il séparera les uns. » d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les d'avec les boucs. Les brebis et les boucs. Il mettra les brebis à droite, les boucs à gauche. Alors le roi diront à ceux qui sont à droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » C'est un, un peu cette représentation-là qu'on voit à l'écran, euh, donc de ce côté-là. C'est un peu cette représentation-là, la, la, la division, le, le le retranchement qui est imagé. Euh, verset 41. « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Puis là, si on va au verset 46, « Et ceux-ci auront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Donc, il y a vraiment ici... Un, une une image, une affirmation, un enseignement qui est très tranchant dans la paix. C'est ici si on fait l'exercice là euh, les premiers de famille, lever la main. Il y a pas de premiers de famille. Ah ouais, OK, il y en a un peu là derrière. pro puis je sais pas si vous avez vu mais c'est comme pas la moitié là, mais pas loin mais jésus nous enseigne nous enseigne cette notion là vous vous rappelez de la parabole des dix vierges il y a les, y a les vierges qui sont euh, qui sont euh, prévoyantes qui mettent de, de, de l'huile dans leur lampes Et il y en a qui ne prévoient pas. C'est 5-5, moitié-moitié. Et à la fin, ben les autres vierges, qui étaient pas prévoyantes, qui arrivent en retard hein? puis disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Et puis là, l'exhortation, c'est « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ici, on parle des noces de l'agneau, qui est aussi dans l'Apocalypse 19-9, le, le, le festin des, de, de, de noces de l'agneau. Et puis, dans l'Apocalypse 19-9, ça dit que ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Souvent, on a tendance à, à garder des, des des décisions pour plus tard. Mais ici l'exhortation que moi je vois et je lis dans pâques' dans, pâques, dans, dans, le, dans le, le texte sur la Pâque dans nombre c'est il y a urgence d'accepter la main qui est tendue par dieu urgence d'accepter votre sauveur. nous envoyer son fils jésus pour le plan son plan de rédemption pour nous réconcilier avec lui puis c'est tranchant Ça urge. Puis si vous avez déjà accepté la main tendue, déjà donné votre vie à Christ, mais il y a aussi des décisions dans la vie de tous les jours qui est d'accepter que Jésus s'en occupe. Ou d'accepter plutôt que, peu importe ce que vous faites, vous n'avez pas le contrôle, Jésus s'en occupe. Donc, si vous êtes dans certaines situations... Le bonhomme dans le milieu mais c'est une position en soi c'est à dire que c'est pas hésitant entre deux c'est pas dans le groupe qui a accepté le sauveur dans le milieu c'est de l'autre bord mais c'est pas la seule exhortation j'avais dit deux exhortations la première exhortation acceptez votre sauveur Deuxième exhortation mais c'est dans la continuité. À partir du moment là où vous donnez votre vie à Christ, vous allez pas tout de suite Piouh! au ciel. C'est pas comme ça. Ce serait bien, mais c'est pas comme ça. Donc il y a un travail à faire. C'est là que le travail commence. Et la deuxième exhortation, exercez-vous à la pureté. Vous vous rappelez dans le texte les, les hommes, on sait pas son combien, hein? ils sont au moins deux parce qu'ils sont au pluriel. Donc, les hommes qui se présentent le même jour devant Moïse et Aaron, le verset que j'affiche ici, qui était dans le texte de Nombre. Oups, désolé, j'ai fait une petite erreur. C'est écrit Nombre 4, mais c'est bien Nombre 9, mon erreur. Euh, et au verset 13, « Celui-là sera retranché de son peuple. Cet homme-là portera la peine de son péché. » Est-ce que le péché de ces hommes-là, c'est d'avoir touché les morts? c'est pas ça le péché qui retranche c'est d'avoir dû au oh, tant pis moins moi la part que je célèbre pas c'est c'est de se détourner de Dieu qui est le péché ici Donc, je veux juste je veux juste préciser ça puis si on va voir dans au début quand je lisais les textes sur la pâ je voyais dans chronique qui parle de la pâque que je me discou non ça devient comme un un gros party. » on dirait que ça, ça ça dilue un peu le le de la vocation ou le rappel de la vraie affaire, mais en fait en en parlant vendredi matin, euh c'est pas tant ça que c'est la portée de de réaliser que Dieu les a sauvés évolue au fil des péripéties du peuple d'Israël. Mais il y a quelque chose à quelque part à retenir aussi dans nos vies personnelles à partir du moment où on donne notre vie à Christ la réalisation de cette grâce là évolue au fur et à mesure queon chemine donc je vous amène à deux chroniques 30 là ça a été tout un choix parce que j'aurais pu euh, la part qui célébré tellement à tellement d'endroits dans la parole de Dieu j'aurais pu euh, traiter je sais pas combien de textes il y en a il y avait plein d'options c'est celui que j'ai choisi deux chroniques 30 verset 17 à 20 plus en particulier. J'espère que je vais pas trop vite là avec les textes, ça m'arrive. Je vous demande pardon si c'est le cas. 2 Chroniques 30 17 Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les lévites ne chargèrent, ne chargèrent, se chargèrent pardon, se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin que afin de les consacrer à l'Éternel. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés. Ils mangèrent la part sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux, en disant, « Veuille l'Éternel, qui est bon, pardonnez à tous ceux qui sont appris. Qui, sont voyons, qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur père, quoi qu'il n'ait pas pratiqué la sainte purification. L'Éternel exaussa Ézéchias et il pardonna au peuple. Ici, c'est intéressant, parce que qu'Ézéchias prie l'Éternel en disant, « Éternel, qui est bon, peux-tu pardonner? » Pourquoi parce qu'il dit « à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher l'Éternel ». C'est intéressant parce que la purification, c'est quand même une ordonnance que Dieu donne au peuple d'Israël. Mais ici, il y a quelque chose dans ce texte-là. C'est d'appliquer son cœur, c'est intérieur, d'appliquer son cœur à chercher l'Éternel, qui est plus important. Et Dieu pardonne. Mais heureusement... Ézéchiel se reconnaît que il a faute et il demande pardon à Dieu. Puis Dieu pardonne. Au même titre où il pardonne les péchés de ses enfants. C'est pas à partir du moment où vous avez donné votre vie à Christ que tout est accompli, c'est là que le travail commence. Et puis si on revient tout à l'heure dans la suite de ce qu'on ce qu'on lisait déjà 1 Corinthiens 5. Tout à l'heure on lisait Christ, qui est notre Pâque, a été immolé. Si on poursuit juste le verset d'après. 8. Célébrons donc la fin la, la fête. La, la fin Je vais y arriver. Célébrons donc la fête. Nous avons du vieux levain. Non avec du vieux levain. Non euh, voyons non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice et de méchanceté. Mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Ça n'était pas facile. Excusez-moi. Donc la disparition du vieux levain, la disparition de cette arrogance, de cet orgueil là de croire que on est capable de faire sans Dieu. De penser à être au contrôle sans Dieu. Donc Christ notre paix qui molé vient aussi avec la responsabilité de se débarrasser de ce vieux levain là. Puis on peut pas y arriver tout seul, on a besoin de Dieu pour y arriver. Si on continue aussi dans 1, 1 Corinthiens 11, qu'on a regardé tout à l'heure, on, on a lu euh, euh, donc le Seigneur qui dit « Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez, buvez cette coupe, » donc au verset 26, « Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et là, si on continue un peu, verset 27, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » « Que chacun, donc, s'éprouve soi-même. » Il y a la notion de pureté, il y a la notion de d'exercice de, de conscience. « Et qu'ainsi, ils mange du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Ici, « Que chacun éprouve lui-même son cœur devant Dieu. » C'est intéressant. C'est intéressant et c'est important. C'est pour ça que ces hommes-là viennent voir Moïse et Aaron. C'est pour dire... Là, moi, j'ai un enjeu, mais j'ai vraiment un cœur de célébrer que j'ai été sauvé par Dieu. C'est un exercice de conscience devant Dieu. C'est un exercice de conscience avec Jésus, notre notre intermédiaire, notre avocat auprès de Dieu, notre purificateur. C'est grâce à Jésus que Dieu nous voit purs. Est-ce que vous êtes activement investi dans votre processus de purification avec Christ? Est-ce qui est mort pour vous en vain, comme comme il est dit dans le dans le texte. C'est la deuxième exhortation qui est dans le dans le texte à travers ces hommes-là qui se présentent, il y a rien pour rien hein? À travers ces hommes-là qui se présentent devant Moïse et Aaron, c'est la deuxième exhortation qui concerne tous et chacun. Ils vont le faire proactivement. dans 2 Corinthiens 1 verset 12 en particulier, je vous les lis parce que là ça en fait beaucoup qu'on est allé voir ensemble. 2 Corinthiens 1 12 car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Un petit peu plus loin dans 2 Corinthiens 6 1 « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Ici, je trouvais ces passages-là vraiment intéressants parce que c'est dans Deux Corinthiens. Donc, c'est Paul qui écrit ça dans son épître dans et, et qui et qui a l'expérience terrain de vivre et de cheminer là-dedans. Et puis qui dit, c'est un témoignage de conscience, et puis le temps, c'est maintenant. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. La Pâque a été faite il y a longtemps, dans nombre, c'est il y a longtemps. Christ est mort à la croix pour vous, pour nous, il y a relativement longtemps. Mais le salut, c'est maintenant. Mais vous dites OK OK OK OK OK. Je veux être peu. Comment je fais concrètement Ah, concrètement, comment ça s'applique à ma vie Mais je ne sais pas. Puis je ne sais pas pas, je vous le dis pas, c'est un secret. Je le sais pas parce que c'est dans votre cœur. Je sais pas pour vous spécifiquement aujourd'hui, pureté, qu'est-ce que ça veut dire C'est dans votre cœur. C'est votre exercice de conscience. Mais je peux vous dire que c'est important, parce que moi, personnellement, dans mon cœur, je le vis. Je peux vous le partager. Et puis Dieu le sait, ce qui est dans votre cœur. Donc, demandez-lui. Demandez à Jésus de vous accompagner. C'est son rôle. Jésus vous sauve. Il est venu dans le monde pour vous sauver. Puis je peux vous dire que ça fonctionne, parce que moi, je le fais. Par rapport à des choses, par exemple, par rapport au travail, qu'est -ce, que, qu ce que tu veux dieu que je fasse dans mon travail et tu si sais, je suis là pourquoi là on sait que vanité des vanités hein, euh, les contrats, les, les pour moi les projets qu'on fait je suis là pourquoi ben jésus peut vous aider demandez lui lui il le sait et puis en conclusion si on résume tout ça première exhortation « Acceptez Christ, votre Sauveur. » en L'accomplissement du plan de sauvetage de Dieu, notre Créateur, l'alliance avec Dieu, Jésus qui est venu nous sauver. « Acceptez Christ, votre Sauveur. » Deuxième exhortation, « Exercez-vous à la pureté tous les jours, dans tout. » Un exercice de conscience devant Dieu, de mettre ça au pied de Jésus. Comme les hommes qui le savent impurs vont activement demander OK, je fais quoi dans cette situation là Chercher ça. Et comme je vous disais en introduction, ben il y a comme une troisième euh, exhortation sous-jacente, ben hey, merci Seigneur. Il vous a donné, il nous a donné la vie éternelle. Il y a de quoi célébrer. Il y a de quoi faire un gros party. Puis quand vous voyez vos voisins trébucher mais jugez le pas regardez le pas de haut surtout pas hein qui peut juger qui qui est parvenu ici on a euh, on a des frères des sœurs parmi nous qui sont plus affirmés qu'on peut aller voir pour des conseils pour des exhortations des encouragements mais est-ce que c'est euh, des exhortations euh, des bombardements d'exhortations va vraiment aider des fois oui des fois, non. Des fois, l'appel, à quelque part, c'est euh, « marchons ensemble ». Donc, un voisin là, qui trébuche, on va marcher avec lui, on l'accompagner là-dedans. C'est important. C'est ce que Jésus nous enseigne par rapport à son amour. Et je vous laisse là-dessus.